Sinistros o s n i et moi sommes toujours à l'affût de tout ce qui pourrait être susceptible d'améliorer le contenu et la formule du Undead Incorporated Show. Et cela nous fait vraiment chier de devoir faire tous ces efforts. <rire> Mais il faut ce qu'il faut. Et nous faisons encore une fois ce soir acte de sacrifice en recevant un invité spécial. J'imagine qu'avec toutes ces choses horribles que nous devons supporter, que nous aurons une place de choix en enfer. Voici donc réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, son assistant et un troisième collaborateur. Surtout lorsque aucun des trois ne sera d'accord en même temps sur à peu près rien. Et surtout en ce qui concerne votre sort. Bande de cons. Priez pour ne pas y survivre. Enfoiré. Casphere is our fucking business. We are undead incorporated. Cas u e Bandragan fucking said so. Go.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 C'est fou à l'UQTR. T'as la v r r Je ne vous souhaite pas la bienvenue en cette nouvelle édition de Réanimation en ce 28 septembre de l'an de Disgrâce 2010. I am Dr. Pain, Pendragon. Et ce soir, je suis accablé par deux clowns. Le premier étant, non pas le moindre sinistro. Je dis que <rire> t'as pas rap. Oh, hé!、Hey, je pense que t'es contaminé par du monde qui écoute la mauvaise musique, toi. Je sais pas, hein? Ouais. Je pense que tu vas aller faire un bout. Et e u autres aussi. Mais fallait au complet pour être sûr de parvenir. Mais m e n l a i donner des coups de b o u t moi. <rire> des coups de b o u t D'accord. Hey, Sinistros, comment vas-tu? Papy, i Papy. i On s'en fout pas mal. Il mouille encore en ce mardi.、Euh, c'est ma troisième émission depuis que je suis revenu, puis il mouille encore, c'est e ta faute. C'est、oh, l a u t m n t de mon ami. C'est la plus belle saison. La、ben、plus、oui. macabre, la plus sombre, la plus triste, la plus humide. La plus aussi. mouillée aussi.、Et、on ne peut pas tout avoir, hein? On peut pas être macabre et sombre et sec en même temps. C'est, ça va l'encontre des、vrai. choses. Et nous avons un invité spécial ce soir qui est notre ami. En fait, Pierre est un ami de longue date j'ai perdu d u pendant un certain temps. Pierre Lebeuf. Bonjour, Pierre. Yes, sir. Comment ça va? Ça va bien, toi-même.、Oui, ben oui, ben oui. Pierre est, est un g old Trashers Metalhead de longue date. qui,、euh, a même étiré sa passion jusqu'au fait de nous,、euh, forcer à acheter des albums. Oh,、maintenant. que oui. Ça prend un gros l a s t i q u e pour faire ça, l'étirer à ce point-là. <rire> On revient à vous, messieurs, tout de suite après la nomenclature de ces pièces. On vient d'entendre à l'instant la formation Nil. Nil. La les... formation préférée de Sinistro. Nil e des prophètes d a n son s pays. Et voilà. Hein, ouais, ouais. Et la pièce What Can Be Safely w r i t h e n que l'on retrouve en ouverture de l'album E.T. é p h a l l a k qui est paru En 2008, je crois, mais je l'ai pas marqué, mais quelle horreur. Je vais juste vérifier, là, si je peux corriger le. Et qu'il fait même p l u s s e s Canva, comme du monde. n o n ben, étrangement, c'est le seul que j'ai pas marqué.、Euh, 2007, pardon. 2007, pour Haiti Falak, e qui est apparu sur l'étiquette à Nuclear Blast. C'est un très, très bon album. C'est l'avant-dernier album de cette formation. Qui vous semblait-il un culte à l'ancienne Égypte? Juste auparavant, nous avions Lee Side et la pièce Worthless Misery que l'on retrouve sur le dernier album, Feel Death Do Us Part, qui est paru en 2008 sur E-Rake. Une demande spéciale pour Yohan, Old Man's Child et la pièce Demonical Possession que l'on retrouve sur Ill Nature Spiritual Invasion, un album de 1998. Pour moi, la meilleure、euh, pièce de l'album. c'est une des très, très bonnes. C'est la, selon moi, c'est la meilleure d、ouais, e l a l b u m J'aime pas vraiment cet album-là. Ben, c'est, mettons qu'il est pas comme Vermine q u il est pas comme l'autre avant. Non, plus, non. Mais cette pièce-là est très bien.、Euh, Graves of Valor est la pièce Brittle of、uh, Insanitus que l'on retrouve sur le seul et unique album de cette formation. American Salarian Gate qui est paru en 2009 sur Relapse et nous avons ouvert avec la t o u n e de Cannibal Corpse, la pièce de la semaine. Mais oui, il y a de la p i è c Jusqu'au décompte autres, du, euh, Metal Fest, Cannibal Corpse est un de leurs classiques. Armor Smash, Face, que l'on retrouve sur Tomb of the Mutilated, album de 1992. C'est la pièce qui joue dans,、euh, Ace Ventura aussi. C'est、euh, la pièce qui joue dans Ace Ventura. À l'époque, c'est c'est l é p o q u e de, de, de, de, de, v a i s je le d i r e Barnes.、Euh, Chris Barnes, effectivement. Pour moi, c'est une époque qui est moins intéressante, je dirais, de Cannibal Corpse. Je sais pas si, Pierre, à t a v e r s la d e t e aussi. Ben oui,、ça. mais. Oui, bon. Mais il faut quand même aller chercher des vieux trucs à l'occasion pour être capable de. Juste à l'occasion. Ben pas oui. Pas trop souvent. Pas trop souvent. OK. Je te le promets presque. <rire> presque. Presque. Nous avons aussi ce soir une petite,、euh, une petite euh, intervention, euh, je dirais. Cybernétique. Cybernétique du Elborg Tower. En fait, Tower n'est pas avec nous ce soir, bien évidemment, mais il nous a fait parvenir. Un montage qu'il a réalisé,、euh, qui se veut e s t un tribute à Cliff Burton. Cliff Burton qui est bien entendu associé à m e t a l l i c a Euh, qui est décédé il y a 24 ans, à l'âge de 24 ans. Moi, je dirais plus que Metallica est associé à Cliff Burton. Oui, c'est possible <rire> que ça soit dit. Oui, ben, bon. Je sais pas, si c'est juste comme、bois. ça,、ouais. <rire> Donc, c'est un montage audio dans lequel, e、euh, dans lequel Halborg nous fait les f e s nous mentionne les fesses a i l l a n t s de la carrière de Cliff Burton avec, évidemment, là, un background, un medley de, de pièces intéressantes que, e n en fait, Cliff a pratiquement tous composé, l、euh, oui,、ouais, c'est ce que je me dis. <rire> Donc,、euh, on va écouter ça tout à l'heure. Euh, pas tout de suite, on vous rappelle que côté spectacle, qui se commettront dans la région immédiate, bah, d i trifluvienne, finalement. Il y a vendredi le 1er octobre, si j'aime le but, c'est ce vendredi-ci.、Mm, oui. Effectivement. Au Rock a u r o Café k Le Stage, t r o i s i è r e Metal présente Cryptic Halling, i n d i s n e a r Discord, une formation qui vient de Moncton, New Brunswick, et, f f f je sais-tu comment prononcer ça, moi.、Ouais. Arès, Arès, Arès, Arès, Arès, Arès, je sais-tu. Arès, c'est un truc, ça,、là. Ouais. Euh, ben, j'ai pas de d é t a i l de prix. J'ai pas de détail d é t a i l d'heure. Mais on sait que c'est vendredi, le premier. o c t o b r e C'est ça. Le t r o i s v i e Metal Fest 2010, dixième édition, <coughs> se produira les vendredis 15 octobre et samedi 16 octobre prochain s à la b â t i s s e Industrielle, située au 1760 Avenue Gilles-Villeneuve Trois-Vierre. Pour les familiers, c'est le terrain de l'Expo. Pour ceux qui ne le sont pas, c'est toujours le terrain de l'Expo. Euh,、okay. Le coût des billets est au, en fait,、euh, les, les, billets individuels sont vendredi 35 et le samedi, bien entendu, 35 Et le, le forfait, la passe des deux soirs qui est au coût de 60 euh, vous pouvez vous les procurer,、euh, Musique Daniel Côté,、euh, la puce rock,、euh, Chez Metal Punk. Chez Metal p u n Bien、euh, oui. Ben oui, ben、euh, oui. <rire> je pense qu'il y a. Il y a de... Québec pis Montréal, là. On n'est pas sûr des, des, ben, c'est d e s endroits usuels, là. Ouais, c'est、euh, ça. c e u x q u i s a v e n t Bref, rendez-vous sur, t r o i s Profusion,、Metal. j i m a g i n e Profusion. Qui,、euh, ouais, c'est ça. Rendez-vous sur t r o i s m é t a l t r o i s v i e m é t a l c o m pour,、euh, pouvoir vous les procurer. Il y a aussi le PayPal via le site. Euh, donc, le vendredi, vous pourrez voir o n f a l l e n Strig Empire, Divinity, une formation de Calgary, Blind Witness, Misery Index, formation américaine, Mononcé, e Janonymous, t y p i q u e m e n t québécois, et The s p a c e Icon, une autre formation québécoise qui a roulé dans les hauts e de fer. Et, e、euh, u tant qu'au samedi, vous pourrez voir Super Real Enlightenment, Orphiction, Revocation, formation américaine, Augury, Ah oui, parce que、euh, oui, Black、euh, g Bla Bla Bla Bla u、uh, Bla euh, euh, a r d b l a c k g u a a r d dû...、Euh, A dû,、euh, canceller son spectacle. Il était remplacé par o g r r y Nerexis, Marty et t r a g o b o e c o p s Voilà, messieurs. Vous avez bien appris votre leçon. Et les aftershows qui se commettront aussi au a u r o c k f f e le stage. Le vendredi, vous pourrez voir,、euh, Norseman's Wrath qui se veut un hommage à e m o n d et Mart. C'est à partir de 1 heure du matin. Il e coûtera 5 Il y a des spéciaux. Et tant qu'au samedi, Exalt et Mesrine Toujours à 1h du matin et au coût de 5 C'est pour tous. Ceci étant dit, ceci étant fait. Mon c h a m p i e r r e Yes. J'ai l i d é en e préambule tu es un amateur de musique, plus spécialement de metal, de punk. Punk, b i e oui. Musique underground, qui, qui en arrache un peu, et ainsi de suite. Pas q u i n arrache. i a e la musique qui la en musique. arrache. La musique、m. qui a fait arracher. Depuis longtemps. Depuis très jeune. Très jeune, Écoute, je v quoi Donc, me... ça n'a pas si longtemps que ça? Bien, ça fait un bout. <rire> Essaie de savoir ton âge, b i e <rire> n <bien> s û r <rire> Tu ne le sauras grand... pas. <rire> <rire> grâce, grâce à Oil of Olay, <rire> on va a i r e c r tous les rides. <rire> Et... Oil of Olay, ici, on parle d'huile à moteur. <rire> évidemment, l a、ouais. b o n d n e 530, il est un peu, juste parfait. Mais、euh, toujours est-il que, avant d'en arriver où tu en es aujourd'hui, tu as passé par différentes, je dirais, En fait, en tant qu'amateur de ben musique. Ben oui, c'est ça, j'aime l'acheter. t as consommé énormément de ben, musique. Imaginons. On ne p r d a s d'autres choses. On consomme d'autres choses aussi, mais ça, c'est pas notre problème. Ça, on le dit pas ici. Ben là, voilà. Bon, <rire> consommateur de musique,、euh, maniaque de métal, de spectacle, ainsi de suite. T'as、euh, suivi, je me rappelle à l'époque, les bandes qui étaient dans la région, ben, ces choses-là. Ton band. Entre autres. <rire>、euh, Quelles ont été, depuis les années 80 à aller aujourd'hui, Euh, quelles ont été tes, ta façon, ta, tes, la transformation que tu as eue <coughs> d'aimer la musique jusqu'à devenir aujourd'hui disquaire? b e n écoute, c'est un rêve depuis que je suis kid. Là, OK. Que je suis un kid, puis je voulais avoir mon petit magasin d'importation,、euh, euh, underground.、Mm -hmm. Fait q à un moment donné, tu te dis, on passe à l'action. Plus tu vieilles, plus, plus que tu te dis, bon, ben, tes rêves, faut que t s u t e es s essais. f u t e s e f a s i s faut que tes effaces.、Ouais. Ouais, ouais, on... efface. Avant d'être malade, avant de. Mais, mais avant d'avoir pignon sur rue directement, Pierre, Metal Punk, c'était une. Oui, j'ai commencé sur Internet. Sur Internet. Exactement. C'était vraiment assez d e c n J'ai travaillé en usine, fait que je faisais ça、euh, sideline. OK. Fait que là, mon usine est fermée, fait que là, j'ai dit, tiens, on, on passe à l'action. Mais quelle était la réponse de vente sur le Web à l'époque? C'était bon, mais vu que je faisais ça à partir de chez nous, tu sais, j'avais mes clients, c'était mes c h a m les amis de mes c h a m fait que c'était limité. là, tu sais. OK. Là, c'est plus. Là, c'est at large.、Genre. Ben, là, tu dis que、bon, l'usine où tu t r a v a i l l a i s a fermé,、oui. ça t'a comme donné le coup de pied au derrière pour ouais, dire, que c'est là low, mais, ou jamais. Ça, ça, exactement. On l e s s a i e ça passe ou ça cause. C'est quoi, le, le, le, le, quoi les préparatifs? Qu'est-ce qu'il faut penser pour devenir disquaire en 2010? Parce que. C'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on <rire> sait qu'il y a énormément d'MP3 qui r o u l e i l y a quand même une petite clientèle qui aime acheter le CD ou le vinyle. C'est、okay. c e e c l i e n t è l e que je vise. Il y a v a i t i u voulu que tu établisses une étude de marché avant de le faire? Non, non, absolument pas. Pas、bon. du tout aussi. Non, non j'ai toujours suivi ça et toujours.、Euh, tu sais, je le savais qu'il y avait quand même un, il y a un bon marché. t as une certaine clientèle. Ben oui, ben oui, absolument. a b s OK. l u m e n t o Aujourd'hui, t a opinions sur rue sur, au Centre-Ville sur la rue Saint-Georges? Saint Saint-Georges, exactement. Magasin Metal Punk, dont je suis client d'ailleurs. Oui. o u i o y e z on en sait quelque chose. <rire> d'ailleurs, je ne mangerai pas à cause de toi le reste de la semaine. <rire> non, je m'en fous. Il <rire> dit mieux de m'en manger. On va payer mes comptes, ben, moi.、Hey, s Cette dernière remarque-là, je vais m'en rappeler. Ça, vrai, je vais prendre un certain délai avant que je retourne. Non, ben, tu vas recevoir le r e en i t fait de la semaine. <rire> je le sais, je vais recevoir le r e en s t fait de la semaine. <rire> tu vas revenir. T'es a c c r a c h é Oui! p <rire> i s dis-moi, j'ai mis quelque chose dans mon magasin, tu rentres là, puis tu ressors plus,、euh, c'est fini. C'est parce que dans la vie, là, faut il faut comprendre qu'il faut combler certaines dépendances par d'autres. Il, il y en a qui sont plus saines que d'autres. Celle-là est, est correcte. Oui, effectivement. Oui, oui pour toi, elle est bien correcte. Mais, t'es arrivé au départ, t'as décidé d'ouvrir Metal Punk sur, au centre-ville sur la rue Saint-Georges. Avais-tu déjà un inventaire? Oui, parce que depuis 2002 que j'avais commencé à. a v a n t d e d é c é d OK. J'étais, disons, sur Internet à partir de 2005, mais à partir de 2002, j'avais commencé là, avec mes chambons, tu v a a s v o i r q u e la l b u m Fait que j'ouvrais des comptes avec les labels, puis、euh, je commandais déjà.、Là. Justement, ça, c'est une, une question que je me pose. Comment tu fais pour dire, moi, je m'appelle Pierre, je puis je vais、oh, d un、marche. magasin, puis je vais avoir un compte chez vous. Ah,、oh, oui, s ça, ça. Ça marche par email. C'est tout, date-toi, date-toi.、Ouais, a oui, absolument. C'est assez simple. Ah, oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, Toi, tout ce qui se qui risque de, de, ce de t'arriver, c'est d'avoir un meilleur traitement de faveur, plus tu vas grossir tes achats, p i ainsi. Ben u i c'est sûr. Okay. Puis, plus que t s d e plus que j'ai des comptes d'ouvert, plus quand j'arrive avec un gros label. o a y Ben, j'ai juste à te donner des références, pis, e、euh, u mon compte se rouvre facilement,、là. Okay. i s à ce moment-là, tu peux protéger, tu, tu procèdes dès le départ avec tes commandes, pis, e、euh, x a c t e m e n t Un coup, coup ton, ton compte est ouvert, tu passes tes commandes, pis,、euh... c o m m e n t c e s t De, de dire, écoute, là, parce q u à quelque part, on s'entend que t'as fait un, t'as fait un choix important dans ta vie. Ben oui, c'est ça. C'est important.、Euh, écoute, t'es quelqu'un qui aurait pu probablement se re, t r o u v e r un emploi dans, dans, dans ouais, un autre pays. Ouais, mais domaine, j é t a i s un p e t i t p e u blaser des douzaines,、okay, là,、bon. On paye nos jobs aux cinq, six ans, puis.、Euh... Ouais. Ah, c'est la grosse merde.、Euh, non, moi, Ça fait 25 années que je suis là, puis, à un m o m e t d n ça va pas bien, vous a u t r e s non plus. Non,、pas. mais je changerai pas de place pour une autre usine. Non, c'est ça, recommence à zéro. Là, sûr, ça, Tu recommence. s à... T'as des bons salaires dans les usines, j'ai toujours eu des bons salaires.、Mm -hmm. Mais tu peux être à job aux 5-6 ans, c'est toujours recommencer. Ouais, c'est ça. T'as un reset, tu repars à、ah, la case、oui. pis, ainsi de part,、mm -hmm. mais c'est ça. Mais commencer、euh, de dire, bon, là, J'ai débuté de réaliser mon rêve. J'ai pignon sur rue, je suis disquaire, je vends de la musique, la musique qui me fait triper, je prends des commandes,、euh, je me suis ouvert les comptes chez les fournisseurs, chez les b a l l s ainsi de suite. Là, je suis dedans. Il... Là, c'est le plus dur, C'est ça. <rire> mais je veux savoir comment ça se passe. <rire> là, c'est le plus dur parce que là, je viens d'ouvrir, Tu sais, c'est pas facile、mm -hmm. d'avoir des clients, puis,、euh, mais tu sais, ça se t a i l au long terme. Plus on en parle, plus vous autres vous en parlez. Il y a bien du monde qui vient, qui m'ont dit qu'ils l'ont entendu à, à la radio ici. OK, OK. C'est le blabla. Est-ce le... est que tu penses qu'une clientèle pour le domaine que tu exploites、mm -hmm. peut se faire et être suffisante de bouche à oreille, contrairement à faire de publicité dans les médias ou des choses comme ça? Penses-tu que ça peut être suffisant pour t'amener à ça, un ça, niveau? Ça prend les deux. C'est sûr les médias, il faut que tu les choisisses.、Okay. Je ne ferai pas une annonce en nouvelle liste, là,、mmh, au、ouais. prix que ça coûte là,、ouais. le peu que ça va me rapporter. Mais là, je fais de la publicité avec le Metal Fest. Là, t'sais, t'sais, au moins, tu vas là, savoir un kiosque au Metal Fest, par exemple? Pas se poser.、Mmh. Okay. poser. Je m'en vais là comme fan, je m'en vais là avec mes charmes, on s'en va u Wild Cannibal. Pis,、okay. uh, on... Ah, ben, ça a u r a i t peut-être pas été une mauvaise idée. Ouais, ben, il y a deux ans, j'en avais un, là. Tu sais, quand、okay. j'ai commencé. OK, t'en avais un,、là. Ouais, il y a deux ans, ouais. OK. Avant d'ouvrir, là, je suis ouvert, là. Là, je m'en vais là vraiment m'amuser, là, t i s n q u i Parce que、okay. Jeff me l'a offert. OK. Il d avoir une table, mais. Tu sais. <rire> Oui, c'est sûr que bon, là, tu voulais profiter du festival, c'est sûr. Oui,、bon, ouais, c'est ça. Puis je travaille, moi, ces journées-là. q Mais je finis de travailler, je m'en vais directement là.、Mm -hmm. fait que je m'en vais relaxer, écouter les bandes. Oui,、bon, on va relaxer, écouter un cannibal court. J'aime ça. ça, ça. <rire> J'aime、oui, l'attitude. Oui, en avant. <rire> <En> Après, <avant. rire> <En avant. rire> être sûr que, que George Fisher puisse te cracher dans la face le plus possible. <rire> ça, c'est r e l a x a n t On a Wapier qui est là. Elle m e s r t pas la cheville dans le cou. Oui, ça serait de circonstance. Justement, parce que tu étais un fan de musique,、yes. t as amené quelques-uns de tes choix. Ben oui, ben oui. Puis j'aimerais ça que tu me dises avec quoi on va commencer、euh, dans quelques minutes. Avec le Dieu. Oh, un autre qui considère celui-là <rire> comme appelé le Dieu. Ils l'ont dit dans Airhead, ça. Oui, ah ça ouais?、Vrai. t as le choix de Dieu ou l e m i Qui choisit l e m i l e m i Non, l e m i c'est Dieu. <rire> ouais, c'est ça,、vrai? exactement. Il y a pas de choix à prendre. Tu sais, l e m i Effectivement. On va commencer avec Motherhead. Motherhead. On va aller écouter ça right the fucking now. Oh yes.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 Pierre, je te laisse、euh, l'ultime honneur de nous faire la n o m m a n c l a t u r e de ce qu'on vient d'écouter. Il passe la meilleure musique que toi, o l é On va、subjectif. le réinviter. c l i <TV> qui connaît ça. <rire> <beau>. connais, <confiança> <rire> merci, merci. Merci, s i n i s t r a s e t aimes bien, s i n i s t r a s e Regarde bien, on va t'offrir. Tu ne les a p p r e s Ah ouais! j a i remarqué que lui,、euh, il t'encourage pas b e n b e n Moi, je suis un client. Pas、ah, que Mais il... s a q u électoralement parlant. c e s Électoralement parlant, tu devrais savoir p o u r q u i tu es u i e n Il est venu, lui aussi. Oui, oui. Il est allé, mais il a sorti s e c a r r é è r e s Non, non, non.、Mais、non, c'est pas vrai, ça. Beau t-shirt toxique à la carte.、Ah, b e u x、oui, t-shirt, s un bonnet de bite-blood aussi. Oui, c'est vrai.、Ah, Exotique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ben oui. Bon, m e t t e n s m e t t e n s Je n'ai pas eu le temps d'y retourner depuis ce temps-là, c'est pour ça. J'ai compris, j a i pas eu le temps d'y retourner. Il é t t trop petit. De p o r d d'une semaine, bon, est-ce correct que、euh, vais l l Qu'est-ce que ça refoule au lavage? <rire> trop tard. C'est ça le problème. Quand t'es métal, t'élèves pas tes t-shirts. Ben voilà. Ah, c'est vrai. Jusqu'à temps qu'il garde la taforme tout seul. b e n il f a l s i t u s q u e e z e j u s t e s u le bord、euh, <rire> de la rue Bado. Tu <Qui> dis métal. <rire> OK. Peter. Yes, on a entendu Sacrifice. Yes, mon homme. Excellent album. Très bon retour. Avec la tonne de w a n d s I condemn. Pièce titre. Euh, Je savais, on a entendu l'excellent Toxic Holocaust、mm -hmm. avec、euh, Lord of the Wasteland. C'est sur quel album ça? C'est le dernier? Oui,、oh, uh, An、one. Overdose of Death.、Ah, ok.、Euh, Je savais, on a entendu Bonded by Blood par l'excellent Exodus. Le classique sûr, des classiques. Le classique, classique、okay. mais. Hein?、Euh, juste avant, The Antichrist avec The Slayer. <rire> Un、ouais. autre classique. Ouais. Puis l'autre, ça avant, Running Free. Un autre classique, classique,、ah ouais. classique. The maiden. maiden. Et le dieu des dieux. <rire> White l i n e Fever <rire> Motherhead. d let me kill Mister. <rire> oh, que oui. e y Pierre,、euh, qu'est-ce qui peut faire la différence entre、euh, réussir à vendre de la musique par rapport à、euh, le fait qu'il y a énormément de téléchargements maintenant? Ben, écoute, c'est sûr que je ne fais pas ça pour devenir millionnaire.、Là. Non, on s'entend qu'il ne doit pas y avoir grands d i s q u a i r s qui font ça pour être millionnaire. Ben, non, exactement. C'est une passion, mais tu crées une job, autrement dit. Il ne、mm. faut pas.、Euh, je ne peux pas m'arrêter à ceux qui d o n m e n t l'autre. OK. Il faut vraiment viser ceux qui n'ajettent, qui pensent à encourager. C'est ça l'important. Est-ce que tu penses que le fait de se spécialiser, contrairement à quelqu'un qui est un autre,、oui. bon, on ne les nommera pas, mais d'autres d i s q u a i r s qui sont beaucoup plus. Ouvert dans le top 10, top 40. o a i c'est ça, exactement. Est-ce que tu penses qu'il y a plus de facilité à être spécialisé ou ça devient un couteau d e t r a n c h a n t Ben, ça peut être les deux. Ben, toi, m a i e Tu sais, c'est la réponse des fans. Tu sais, je vais survivre si les fans encouragent. Qu'est-ce que tu fais pour que tes fans t'encouragent? Ben, écoute, <rire> il a des questions, lui. Ah, mais、ouais, écoute. Lui,、là. t a s pas fini. C'est ça que ça me mailleule, moi, je dis pas un mot. <rire> Veux-tu qu'on fasse la promo de ton maudit magasin à la merde?、Hein? Ça, ça, c'est de la belle promo. <rire> c'est ça. Allez pas voir Pierre, là, si vous allez vous faire fourrer red. <rire> non, mais. Non, le truc, c'est pas de vendre cher. OK. Ça, sérieux, là, faut. Ben, ça, je pense que le monde, ils vont finir par le comprendre, t i s o u Moi, je pense que s'il y a du d o w n l a u t r e comme ça, c'est parce que le monde est habitué d'aller dans. Magasin X, qui est plus gros, ou ce que tu vois, ton esti de CD à 24,99、ouais, Moi, 24,99, un CD, tu vas te cliquer ça dans une cuve,、ouais. je ne le f e r a i pas. C'est ça. ça c'est probablement le réflexe qui se d é v e l o p e C'est ça, e c e m n t C'est ça, c'est sûr. Mais toi, c'est quoi ta i e C'est quoi ta, ta, ta, ta vision des choses par rapport au marché du disque en général? Tu trouves, est-ce que tu as l'impression que. Parce que tu le vis le p a r c o Parce que c'est des cycles aussi.、Euh, Qu'est-ce que tu veux dire par ce c y c Ça revient là, un peu, là, la mentalité d'encourager. De oui, a probablement. Tu、ouais. t'achètes une fois de temps en temps. C'est vrai. Je ne te dis pas d'acheter,、euh, de, de gaspiller tes payes comme nous autres on a fait. Oui, c'est ce v r s t vrai. Mais c'est au moins d'en acheter un de temps en temps.、Mm -hmm. C'est ça, là. là D'aller voir un show. p u t ê t r e u t as, as l'impression que la mentalité. Wow, oui, C'est、wow, oui, wow. comme l'environnement. Le monde commence à être conscient, con... plus consciencieux. La musique, c'est aussi, là.、T'sais. Mais、ah. l'engouement du vinyle pourrait-tu faire en sorte oui, ça t'arrête de r v e n i r Oui,、euh... absolument. absolument. Ça, parce que dans le fond, c'est sûr et certain qu'on est mieux p a y é pour、euh, une belle pièce en 180 grammes avec la ouais, grosse ouais. pochette que d a c h e t e un petit b o î t e en plastique. s é r i e n e s s u R4 qui rentre n t au magasin, puis la première fois qu'ils me demandent. Ah, c'est ça,、tellement. je me demandais, c'était quoi、là. le pourcentage à peu près? Ah, c'est incroyable.、Ouais. Ah, oui, tant que je、sûr. suis surpris. Là,、ah, ah, ouais. ouais. as-tu une braquette d'âge là-dedans ou c'est pas,、euh, pas mal mélangé?、Uh, oui,、ouais, ouais, c'est mélangé.、Ah, ouais. Parce que Parce que il y a des old school, que, mais. Tu vois, y les plus jeunes aussi. Il y a des, quelques, des jeunes qui viennent.、Ah, ouais. Mais les jeunes, eux autres, c'est CD. CD? CD. CD. CD. Quand tu as、ah, ouais. 30 ans et plus, eux autres, c'est plus mais les jeune. s Je vais vous montrer comme. Il y, a, il y a quelques s e m a i n e s je、oui. lui ai montré ma collection de vinyle, puis l a q u i puis... t C'est sûr que moi, mes enfants, ils ont, ils ont, ils ont tout le temps vécu là-dedans. Mais quand moi... le jeune à, à Mablon, quand j'avais vu ça, un vinyle, je i s Qu'est-ce que c'est ça <rire> C'est des napprons <rire> <'est, c> <rire> Non, non, mais tu sais, il, il sait c'est quoi, mais il dit Le son ne peut pas être meilleur. Ben oui, ben oui, bien meilleur, ben oui, c'est vrai, mais regarde, écoute, c'est même pas comparable. Là.、Euh... Oui, c'est sûr que le vinyle va être plus cher, mais moi, personnellement, je préfère acheter le vinyle que d'acheter une galette en plastique. Non, là, exactement. Exactement. Ah,、oh, clair, oui, exactement. C'est clair. C'est clair. Mais quand, quand tu quand as monté ton inventaire,、euh, tu a l l é en fonction de ce que tu pensais que les gens pouvaient aimer ou ce que tu pensais. Parce toi que moi, comme je te dis, j'ai commencé en 2002. Oui. Moi, c'était des CD que le monde, à l'entour de moi, il m e demandé. OK, toi, c'était p a s m o i que m o n inventaire, te... au début, ça a commencé、euh, quasiment exclusivement par、okay. des CD. J'avais quelques、euh, vinyles. Mais là,、euh, j'aurais pas le choix d'en rentrer de plus en plus. b e n surtout que les bandes, je pense, ils commencent à toutes les sortir. i e s i l s font comme le mix, là. C'est vrai, comme Triptychon qui vont être là, en ouais, show ouais, ouais, ouais.、Euh, au Fofun, o le 10, je pense.、Euh, L'album est sorti en premier en vinyle.、Et、il est、voilà. s o r t i en CD, il est sorti en ouais, vinyle ouais. en premier. Ouais, ouais, le marché est plus gros、euh, ah. du côté vinyle、ouais. présentement. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais il y a aussi le fait que. Parce que le CD est utile dans ton char. Oui, tu sais, oui. C'est ça. C'est là qu'il est utile. Ben oui, exactement. Ça, t a s pas vu mon lecteur vinyle. Bouss? <rire> ton lecteur vinyle, ouais. Non, il est à vendre. Avez... Il est à vendre. <rire> il y a un gros dash. Non, il y a un gros dash. Moi, je peux embarquer personne dans mon char. Il y a juste un lecteur vinyle. <rire> c e sais, ma t tournant, Écoutez, a b l <rire> t o u r n a n t Parce qu'il va en arrière. Tu sais, il me semble top. Ben. Tu arrêtes je... aux lumières et tu changes ta t o m n e Ha ha ha. Mais toi, Pierre, tu procèdes aussi beaucoup par commande. Exact. Les gens vont chez vous, ils regardent, tu t u tel album, s'il、euh, n s t pas un rayon, i l d i n t non, mais je peux te le commander. Ça, ça, je regarde dans、différence? mes catalogues. Si je l'ai, ben moi, ouais, tu guides. OK. Ce qui veut dire qu'à partir de ce moment-là,、euh, quand on parle de commande, le champ de choix devient beaucoup plus large. Ben oui, c'est sûr. dans le fond, quelqu'un qui se présente chez vous est à peu près certain de pouvoir avoir d'une façon ou d'une autre ce qu'il cherche. Ben oui, absolument. Qu Qu'est-ce qui est plate, c'est l'attente? Oui, mais si on s'entend quelque part. Parce que les distros, ça le bench a n h a i n depuis ben des années. Ah, à quel niveau? Ben, écoute, ils ne tiennent plus rien en stock. Ah, OK. Ça, ce ne s t pas les seuls. Comme ça, ce ne s t pas seulement les détaillants, c'est vraiment les distributeurs. Les distributeurs, ils ont fait faillite un après l'autre. OK. Fait que ceux qui restent, eux autres, ils vont t'offrir un catalogue. Ils vont peut-être avoir 5 000, 10 000, 50 000 items. Parfait, tu le veux. Mais eux autres, ils ne l'ont pas en stock. Ils le commandent eux autres i i l s commandent eux autres i c Fait que là, quel client au bout de la ligne, il attend? Oui, mais tu sais. Il, à ce moment-là, c'est au client décider c'est une question de vie ou de mort là, pour, de, pour lui de l'avoir. Oui,、bon, c'est ça. Tu n'es pas capable et... d'attendre une semaine ou deux après un. a Non, n non, tu, tu peux mettre des h u i 8 à dix semaines. Pis,、euh... Ah, oui. o u Il i y a, des, y a des, des choses, des fois, ça prend deux mois avant de l'avoir. Des fois, c'est plus que ça, même.、Okay. C'est sûr que certains, tu as des trucs que tu as.、Euh, mettons, on prend c o m m e nous autres, on. on... On a découvert un ben q u s'appelle The Vision Bleak. Ouais, ouais, ouais. C'est Prophecy Records. C'est quoi, ça, Prophecy ouais, Records? Justement, j'en ai u à aller chercher chez toi. Ben oui, ben je l'ai eu tout de suite. Ah, ah tu、oui. l'as eu tout de suite? o、oui. a、oui. Bon, ben, ben regarde,、oui. c'est ça, je voulais savoir. Est-ce est, est que le gus comme l y l y ça, t es capable de l'avoir ou. Ben、ah, euh, oui,、t'sais... mais ça dépend. C'est variable au bout de OK. OK. Je passe la commande, puis ils l'ont en stock. Ils me l'envoient. Ça prend deux semaines, q u e s a n e ça a pris deux semaines, celle-là? o u i je pense à peu près. Ouais. Ouais. Mais il y en a d'autres, ça va peut-être prendre deux mois, trois mois, tu sais. C'est vraiment, mais ça, mais ça, ça varie. Mais ça, tu peux jamais le savoir. Tu peux jamais le savoir.、Okay. Il y a des, Aux il y a des... a États-Unis, il y a des labels, des distros qui m'envoient eux autres leur, leur, à t o i e t m o i pas mal à jour, leur liste, pas mal à jour. Fait que、okay. là, je le sais qu'est-ce qu'ils ont présentement. Là,、okay. Mais il y en a d'autres, tabarnage, ils ont leur catalogue, mais c'est vraiment à jour. Tu vas voir sur Internet, voir. tu le v o i s il est là, je le commande. Puis il n'est pas là e n f o r e Tu t a t t e n d OK. Le moment donné, après deux mois, il dit Ah, ben non, il dit ce qu'on dit.、Ah, non, je ne verrai plus celui-là. Ouais, ouais c'est ça, c'est pas grave. m o i il faut qu'il sache. Ça, il prend à attendre aussi.、Ouais. J'ai vu beaucoup des distributeurs hein, de, comme indépendants, comme au Québec. Ils, ils sont sur ces forums, ils ont des ouais, blogs ou、ouais, ouais, ouais. whatever. Puis là, ils vont dire Bon, ben, ma liste est à jour. Bon,、euh, mettons, j'ai Vision Bleak, euh, Bon, euh, Set Sale to Mystery, x2, p u i il crée à côté. On est deux, là. On est deux, c'est tout. C'est ça. Tu sais, il a u t avoir toute une liste d en même fois un, puis te mettre le prêt à côté. C'est le, le plus offrant, en fait. Le,、si、le premier tu arrivé. C'est sûr, l u t le voir avec. Présentement, depuis ton opinion sur rue, rue est-ce que les commandes, se p a s s e n t autant par le web ou les gens vont se déplacer plus pour aller te voir directement? Ils viennent plus.、Euh... Plus en rue. J'ai les deux. Il、okay. y en a qui sont habitués à m'envoyer un email, à celle-là, c o m m a n d e m o l les. Se la tête, hein, ça me dit quelque chose à moi.、Ouais. <rire> je parle à t o u t de toi.、Hein? Non, non, non mais,、oui. mais les parkings sont chers au centre-ville. <rire> oui,、ouais, tu sais, mais la fin de semaine, c'est gratos.、Ouais. Si、tu sais, je, je, je, je, je, je vois tout le temps samedi. C'est vrai, vrai. Mais、euh, Metal Punk, Pierre,、euh, c est, c est, écoute, moi, sincèrement, je te le dis honnêtement, je pense que c'est une très belle initiative de ta part.、Oh, oui. C'est vraiment cool de dire qu'on se ramasse avec un, un disquaire qui est hyper spécialisé. C'est ça. Dans, dans le domaine. Parce qu'écoute, on t r o u v e du m e t a l on t r o u v e du punk, on trouve du Psycho Billy. o n、oui, trouve、euh, du hardcore, ouais,、euh, du rock、euh... alternatif. d u d v d Du, DVD, du, du, DVD. du, du, du e bandes, du show, du t-shirt.、Ouais, euh, des patchs.、Euh... Un vrai petit magasin. t、wow, u parles en région. Ça commence par la région, mais ça peut éventuellement comme grossir comme ailleurs.、Oui, tu、oui. peux aller chercher du monde à Montréal. Il y a du、Montréal. monde qui sont venus de Montréal. C'est ça, tu sais, qui n'ont pas nécessairement. Exactement. Il y en a qui sont venus y... à... de Québec, ils m'ont dit. On n a pas à Québec un magasin de même. Il y en a, oui, mais ils disent avec des prix de même.、Hmm. Oui, ça c'est une autre histoire.、Et、parce q u o n faut s'entendre que les qu prix sont super bons. Ben, oui, ils sont v r a i m n t bons. Ils, ils sont, sont vraiment bons. Il faut que ça se vende, il faut que ça sorte. Non, mais ça, parce que moi c'est payé. C est, c est... Le stock est, en magasin il est payé. Il est payé, c'est s û r c Donc, je veux avoir ben, mon ben, argent. C'est une i d e à ça. l u s que je le mets à cote basse. Et des chambres de levante. Ça sort. Il que,、ouais. fait que là, ça me fait du y a sûrement des trucs que tu dois hésiter à rentrer. C'est sûr q u a des consignes, ça, c'est pas perdu. Ah non, le consigne les consignes,、ouais, venez ça, venez-vous-en. Ça, il pas de trouble. là. Tu sais, mais Comme je chmouches parle, bon, telle banne, telle banne, telle banne, o e ça ne pogne pas tellement, tu vas peut-être hésiter à un moment donné de le rentrer, payer pour l'avoir. Si c'est un ben local, je suis ouvert tout le temps. C'est s qu'en consigne,、t'sais. ça doit pas être trop grave. Ça prend juste l'espace entre les d e u C'est pas grave, en consigne. Avec les, les que, avec les réponses que tu as présentement, <coughs> dans la région média de Pierre, ce serait quoi la tendance qui est la plus dominante présentement au niveau du métal ou du punk, là, peu importe?、Là. Tu veux dire quoi? Le, le... Ben, soit le trash, le debt, le, le grind.、Euh... Ouais, le, le debt, le debt、euh, très populaire. Ah ouais?、Oh, ouais. Ah ouais? Plus que le black, le, le trash et compagnie. Oui,、ouais, ah ouais? à date, oui. Ah oui. Puis qu'est-ce qu'on te demande souvent comme ban? d C'est-tu des affaires très obscures ou on te demande plus des bandes un peu plus. Non, des b a n d s assez connues, m a l e o l e n Creation,、okay. des choses de même.、Là. Ah o u i s Fait ça, ça, semble être... ben, écoute, ça fait déjà un bout de temps que le dette est populaire dans la région.、Oh, ça ouais, semble、exactement. être encore assez stable. Oui, exact.、Okay. Le métal en général dans la région. Tu t'en souviens, dans nos années, n c u t a i t le punk. Oui, il y avait le punk comme ça.、Oui, la trace, là, ça a viré. C'est vraiment、oui. métal. Là.、Okay. Tu recommencerais n'importe quand? Ben, oui, c'est sûr.、Ah, ouais. J'ai du fun, moi. T'as toi? du fun, toi, là? Ça paraît <rire> que t as du fun.、Ouais, ouais. C'est vraiment cool. On va aller écouter notre,、euh, notre cher petit collaborateur. Veux cybernétique. Tu mettre veux La pause avant ou.、Euh... Oui, c'est ça, mais、euh, en fait, non, parce qu'on va avoir à peu près le temps pour arriver à la, pu la pause publicitaire ou à quelques minutes près. On va aller écouter notre, la production de notre collaborateur cybernétique,、euh, le Hellborg Tower, qui se veut、euh, être le. Comment on dirait ça déjà Le. Le. le Enhancer de la mort de Cliff Burton, de célébrer le. Les 24 années du décès de Cliff Burton, qui soit du temps passé, on doit l'avouer, c'est un excellent musicien. Non,、quoi? non, non, il était non, il pourri,、bon. i l était vraiment pas bon. Il a contribué énormément à ça. Il était tellement pas、métallique. bon, là, que Metallica aurait dû mourir, là, en <rire> même temps, c'est ça, dans le même accident. Oui, quand... oui, ben. Je... <rire> je serais... Ben, en fait, si... peut-être pas mourir en tant que personne, mais le bal n mourir, probablement. Ben, c'est parce que, regarde, écoute, qu ils sont morts. Ben, <rire> oui, ils sont morts. Ils sont,、ouais. ils sont morts, cette fois-là. Parce que l'album qui a suivi, c'est tellement pourri, c'est tellement. Il n'y a plus de bass, il n'y a plus rien. Tu n'as plus de Cliff Burton, tu n'as plus、ah, mm -hmm. d'Amdaben, tu n'as plus rien. Puis avec ce qu'on connaît par après, c'est ça. e e f f C'était t t i v e e m n c la drame.、Bon. Mais allons écouter tout de même présentement cet s hommage à Cliff Burton,、oh, Made in by、yes. the Helborg Tower. Clifford Lee Burton est né le 10 février 1962 à Castle Valley en Californie, au nord-ouest de Oakland et San Francisco. Un climat familial et culturel favorable le feront du jeune Cliff un musicien hors pair, un artiste dévoué et intègre, un amoureux de la musique et un être humain réservé, attachant, respectueux et aimé de tous. Son éthique de travail inébranlable et sa grande curiosité sera remarquée par tous ceux qui l'auront côtoyé dans diverses activités ou projets relatifs à la musique, le poussant à se perfectionner à son plein potentiel sur la basse, son instrument de prédilection. Il se démarque à ses premières armes avec ses amis du s e c o n d a i r e dans un trio comprenant Jim Martin de Fate No More. À l'aube de ses vingt ans, il se joint plus tard à Troma, un groupe de heavy metal du circuit des bars de San Francisco. Dont une pièce de leur premier démo apparaît sur la compilation Metal Massacre 2. C'est Brian Slagle, éditeur de la compilation pour son label Metal Blade Records, qui remarque sa prestance déchaînée et son talent débordant.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 Passe à l'histoire aussitôt que le groupe accepte de partir de Los Angeles pour s'établir à San Francisco à la demande de Cliff. En quelques mois, le groupe, bénéficiant déjà de la circulation intensive de leur démo No Life Till Leather, passe de s e n s a t i o n l o c a l e à i n t e r n a t i o n a l e quand John z a z u l o de Mega Force les incite à enregistrer leur premier album à New York. Même si sept des pièces ont déjà été composées pour Kill Em All, L'influence de Cliff se fait déjà sentir sur le groupe comme un leader silencieux. Première preuve de taille, la présence d'un audacieux solo de basse en plein milieu du côté A qui influencera toute une génération de bassistes à sortir des conventions de la basse générique et de s'acheter une pédale à effet WA pour sonner comme Cliff sur Anesthesia. Ride the Lightning et Master of Puppets seront e m p r e i n t s d'une sophistication apportée par Cliff au niveau des arrangements et de son propre bagage musical. Il aura apporté à James et Lars des notions théoriques valables et aussi ses propres influences personnelles telles que Tim l i z z i Les Misfits, Bach, Wagner, pour ne nommer que ceux-là, et ses propres sources d'inspiration l i t t é r a i r e dont la plus notoire, celle de Howard Phillips Lovecraft. Écrivain d'horreur et de f f i c i o n américain, d'où il s'est directement inspiré pour son instrumental The Call of Two. À son 24e anniversaire, On célèbre aussi la sortie de Master of Puppets, l'album thrash metal le plus titré avec r i n g i n Blood de Slayer jusqu'à ce jour. C'est la consécration après la tournée américaine avec Ozzy Osbourne. Le manager du groupe leur annonce qu'ils ont suffisamment vendu d'albums pour pouvoir s'acheter leur propre maison. Mais à l'aube du succès exponentiel qu'ils connaîtront, le destin frappe. Le 26 septembre 1986, Metallica se p r o d u i s e au Solnahanan Club de Stockholm et Blitzkrieg sera la dernière pièce jouée par le groupe avec Cliff. Quinze heures après avoir donné sa dernière entrevue à un journaliste suédois, l'improbable survient alors que l'un des deux autobus de la tournée se renverse dans un fossé aux deux tiers du trajet les menant à Copenhague au Danemark. Cliff Burton sera le seul à ne pas s'en sortir vivant. Malgré l'absence de m é d i u m d'information r a p i d e comme Internet, la nouvelle de sa mort se répand rapidement jusqu'à l'abbé Aria de San Francisco, mais la plupart des gens qui l'ont bien connu ne veulent pas croire à son décès jusqu'à confirmation officielle. La perte est énorme. Les funérailles o n t lieu le 7 octobre à Castro Valley. L'instrumental Orion y sera d'ailleurs entendu. Metallica dédieront à Cliff la chanson To Live is to Die, seule pièce qui lui est c r éditée sur M. Justice for All, sortie en 1988. Le journaliste rock britannique l u Joel McIver publiera 20 ans plus tard une biographie intitulée To Live is to Die, The Life and Death of Cliff Burton. Nul ne sait ce que Cliff aurait pu accomplir personnellement s'il avait survécu. Avec un potentiel de créativité en pleine émergence et une influence majeure sur un groupe qui a repoussé les barrières pour toute une génération. Le Black Album de Metallica n'aurait pu voir le jour en 91 avec lui dans ses rangs, mais bien plus tard alors qu'il aurait fort probablement quitté pour former son propre groupe afin de répondre à la nature de son talent de virtuose. Il est aujourd'hui cité parmi les plus grands, Parmi ceux qui se sont démarqués en tant que pionniers de leurs instruments dans une formule hard rock, t e l l e que Gary Lee de Rush, Steve Harris de i r o n m a i d e n ou Jeezer Butler de Black Sabbath, l'impact de c l i f f Burton est encore aujourd'hui sous-estimé, non seulement sur la musique de Metallica, mais aussi du monde du metal, particulièrement le thrash metal, encore au premier plan aujourd'hui avec des groupes comme Megadeth, Anthrax, Testament et Slayer. メイソー、メイソー、メイソー、メイソー。 6 Degrés met au grand jour les ramifications de l'industrie musicale, les liens professionnels, amicaux et même amoureux qui unissent nos artistes. 6 Degrés, c'est de la musique indie, rock, pop franco-québécoise et française avec quelques incursions dans le répertoire canado-anglais. 6 Degrés, les mardis à 17h sur les ondes de c e Fou. Notre mission, pour vous, avec vous. Les étudiants de l'UQTR sont votre raison d'exister. Plusieurs services vous sont offerts.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 Faites l'expérience de l'excellence. 3 buts à 30 m i n u t s e c o n d e s Vivez les Patriotes de l'UQTR! Mercredi 29 septembre, 19h, les Patriotes hockey affrontent Concordia au Colisée de Trois-Rivières. Dimanche 3 octobre, les Patriotes soccer affrontent le Rouge et Or au Caps de l'UQTR. Féminin 13h, masculin 15h. Les Patriotes de l'UQTR, une tradition d'excellence. uctr.ca patriotes. 99 radio de 80, 89. 89. La la radio émergente. de scène Un bel hommage à c l i f f Burton. Ben, félicitations à Tower, c'était une、euh, très, très belle présentation,、euh, très bon mixage et très bon texte.、Euh. Oui, une,、euh, comment je pourrais dire, c'était concis et précis oui, à oui, la fois, c'était、ouais, complet.、Euh, bravo, félicitations.、Euh, oui, c'était très très bien.、Euh, et d'ailleurs,、euh, on le dit ouvertement en ligne, il va falloir et on le dira ben, aussi. On aimerait、euh, ça de n a v o i r plus souvent. Ça nous a brando. Les p e t i t montages à la Tower, ouais, ça, c o m e ça, c'est toujours bienvenu. Euh, et bien que Dieu ait son âme, ce pauvre Cliff Burton. Et 24 et oui, ans plus tard. Oui, c'est vrai, vrai ce qu'il disait, que c'est un, un des grands pionniers de la base s qui est encore sous-estimé、euh, pour euh, beaucoup de bassistes, beaucoup de musiciens.、Euh, il a influencé énormément de ce qu'on connaît aujourd'hui en frais de trash metal. Ah、euh... oui, absolument. C'était particulier aussi pour un bassiste d'être aussi présent musicalement dans les pièces. Au niveau euh, mélodique, euh, tout en conservant l'aspect salle, garage, de、mmh. la ben, musique. T'écoutes Kill Amore, Ride the Lightning, qui est Master of Populence et Metallica. Tu l'entends jouer lui, puis t'entends tout de suite après, ils sortent、euh, Justice for All, puis t'as plus rien. T'as un vide, un vide carré. Il n'y a p l u s rien. Il manquait effectivement quelque chose. Alors, en fait, on ne se le cachera pas,、euh, la formation Metallica a été. Comme c'était si bien dit dans l'extrait du mon dans le montage qu'on vient d'écouter,、euh, Metallica a, a été basé, normalement, doit sa réputation à ce que Cliff Burton a apporté, mais aussi, initialement, à ce que Dave Mustaine avait ben fait. Ben oui, parce que q u a r d e les ben trois、oui. premiers albums,、euh, la majorité des pièces est signée Burton, Mustaine, et a c k e t t là,、ouais. tu sais.、Mm. Ce, ce que je trouve un petit peu déplorable, C'est qu'aujourd'hui, Dave Mustaine, ben, ce qu'il fait, c'est plus ça. <rire> non. <rire> il est mort, lui a u s e i Il est mort.、Ouais. Le dernier album est assez bon.、Là. Non, le dernier album, on doit dire、ouais, qu'il s'est racheté pas un peu. Pas non, un plus, un fan. Je de... un... moi non plus. Je ne suis pas un fan de. Honnêtement, je ne suis tellement pas un fan de Megadeth. En fait, nous apportons le premier album que je trouve excellent. Premier album.、Ouais. Là, ben, euh... Oui, parce que tu s sais, même les deux premiers.、Euh, T'écoutes Killing is My, is my Business,、mm. qui est sorti en même temps que Ride the Lightning. Puis, tu regardes, musicalement parlant, les deux, pis u on s'entend dessus que Mustaine avait une Christie de Coche sur les autres, là. Ah,、oh, le、hey, côté m u s i c i e n Oui, oui. C'était très avant-gardiste. C'était u e technique, c'était épouvantable. Oui, oui, c e t t un bon musicien. c é t t un bon musicien. C'est、bon、la musique. Que... Ben, c'est parce que c'est, il était très avant-gardiste. Aujourd'hui, je trouve qu'il l'est moins, mais je trouve q u à quelque part aussi, il est beaucoup moins entertainer dans ce qu'il fait. C'est un peu. Ah, il est statique. C'est un peu statique. i est statique. platonique, là. Mmh.、Euh, mmh. Même en fait,、euh, au EVMTL cet été, j'ai même pas regardé le spectacle. Il se plante devant、oh. son micro, il joue de la guitare, puis on n'en parle plus. Oui, puis c'est plate à voir. Honnêtement, c'est très plate.、Oh, oui. C'est très, très plate. c'est... Mais il tire. Oui, mais moi, je me dis que dans, dans la musique en général, là, C'est pas tout d'avoir énormément de talent de performance. Il faut être capable de communiquer un film. Oui,、ouais, a i s、euh, même un、vibrer. chasseur qui va au chevreuil, il tire aussi. Oui,、ah, il tire aussi. Ben, lui, ouais, ça、bon, a un comparer, peu plus de dégâts. C est, c est, ça crée juste un petit peu plus de dégâts. Mais... C'est aussi bon du chevreuil, là, finalement. Ben, moi, en tout cas, personnellement, je préfère manger du chevreuil et écouter du Megadeth là, <rire> mais, Non, mais tout ça pour dire que c'était. C'est effectivement vrai. Il n'y a rien d'erroné dans ce qui a été dit quoi, à propos de Cliff Burton. C'est un grand qui. Euh, de probablement pour plusieurs amateurs de métal être encore regretté à leur honte.、Oh, oui, effectivement. -ce. Ceci étant dit, Sinistro, si tu nous p r é s e、eh、t bien, c'est ou... l'heure de présenter l'album de la semaine. Voilà l'album de, de la choisi, semaine. Et、euh, j'ai choisi l'album de la semaine, des présentations de. de, de la galette à 16 ans. Du Festival Louisville.、Euh, j'ai choisi la formation irlandaise Primordial avec l'album de 2000. Je ne connais pas du tout. Ben, je ne connaissais pas du tout non plus. Mais c'est le but de ta chronique. Ben oui!、Euh, L'album s'appelle Spirit the Earth of Flame.、Euh, c'est tiré de. Ben, c e t album-là, sur Hammer Heart Record, paru en 2000. Alors, on voyait avec la pièce 2,、mais、3, et 4. Mais c'est quel quart-ci, s u n i s t r o C'est assez difficile à décrire. Les autres, ils appellent ça du Celtic Folk、euh, Black Metal, mais moi, j'irais dans le. dans le heavy metal pur et dur.、Euh, ah oui.、Euh, ben, je. Comme Zaron Maiden. C'est assez. C'est graffling un peu plus? Un petit peu.、Okay. Mais il n'y a, a pas grand gueule. C'est un vocal clean,、okay. mais pas, pas qu'il part en peur. c'est assez.、Euh, Bien, jugez par vous-même. Bien, allons-y. On va commencer avec la pièce、uh, Gods of the Godless. On écoute trois pièces? Oui. Right now. 私たちの終わりのショー、ladies and gentlemen。 Euh, blague à part, on a entendu The Soul Must Sleep et,、euh, Gods of the Godless tiré de l'album Spirit of the Earth aflame de Primordial. C'est paru en 2000. Formation irlandaise.、Euh, ils ont sorti un album en 2007, le dernier, je crois. Un DVD Box 7 en 2006.、Okay. Euh, c'est une bonne formation. Ben, b toujours actif. Fortement、euh, tendance progressive. J'ai bien,、ouais. ai bien aimé ça. J'ai bien aimé ça. C'est, c'est bien. L'album est pas mal tout. Il、euh, y a quelques、ouais. pièces qui sont un peu plus rapides vers la fin de l'album, là. o、okay. k、euh, C'est cool, c'est、ouais, bien. C'est bien, m e r a v o i r fait le p r e m i r C'est bien gentil à toi de nous avoir partagé ça. La semaine prochaine, c'est une édition de réanimation qui devrait ressembler à être à peu près à être,、euh, normale, j'imagine. Ou bon, si la normalité fait partie de l a n i m a t i o n Qu'est-ce que la normalité <rire> C'est un concept qu'on adhère plus ou moins.、Hein. Pierre,、yes. merci beaucoup de t'avoir rejoint ce soir. Merci à vous a u t r s de m'avoir invité. Ça fait un grand plaisir. Écoute, rappelle l'adresse de Metal Punk 573 Saint-Georges. Trois-Rivières, centre-ville, ton 000 adresse e w Bon, w w w m e t a l p u n k c m b o b e n écoutez, on vous invite tous à aller voir Pierre. C'est un chic type. Et puis, comme on le dit souvent dans les émissions, Pierre va pouvoir avoir à peu près ce que vous voulez. Vous êtes amateur de musique、euh, punk, metal, underground, psychobilly,、euh, peu importe le. le.